Wat Sora Sak. Il est situé au nord dans l'enceinte de la ville. Selon la stèle qui fut découverte dans ce temple, Nai Inta Sora Sak aurait demandé au roi de Sukothai h un terrain pour y construire un temple en son honneur. Une fois l é d i f i c e a c h e v é le roi i n v i t a son oncle, un vénérable bonze du Wat Dao k h n à venir y séjourner. Le plus remarquable dans ce temple est le chedi principal en forme de cloche dont la base est entourée de sculptures d'éléphants. Ce style, importé du Sri Lanka, est particulièrement représentatif du style de s u k h o h a i La tradition veut que les éléphants, qui étaient le véhicule des grands rois, soient dignes de soutenir le bouddhisme éternellement.